Allez. <rire> en plus, il baisse vers le micro pour le faire. Non, j'y avais sous la table. <rire> C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans la 90e des émissions ouais C'est une émissions qui se passe d'un contexte un peu particulier puisqu'il y a une grosse coupure de courant. donc Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est toi la bougie. et Si vous l'entendez, mais c'est la bougie. Mais c'est ça, la blague. Voilà. Ça, la blague. Ça, la blague. Merde, putain. Et en plus, c'est... Alors, on est le 10 novembre, déjà. Ça, ah, là. Mais c'est le 10 novembre. Ouais. Ouais. On est déjà le 10 novembre. Et, toujours... et on a toujours pas de courant. C'est <rire> un bien. mois. <rire> et comment tu justifies s'il y a un nous qui meurt d'ici le 10 novembre comment ça se passe et comment tu justifies si Xavier Dupont de Figuez c'est vous ah ouais, ouais, ouais. on n'évoque pas Xavier Dupont de Figuez ah c'est tra... très temporel parce que de la lienne a parlé monsieur <rire> d'ici demain c'est pas et c'est donc le 5ème 8ème de finale du grand tournoi de la Démission ouais, ouais ouais Allez. Ouais, ouais. c'est ça vu ouais. le ton Il faut <rire> applaudir. Tu sais pas pourquoi mais... Là, pardon, j'ai refait le ton, personne n'a On a comme candidat <rire> une personne <rire> qui a 6 victoires dans les délégations 12, 13, 17, 27, 37 et 42. Euh, okay. C'est Kevin, place, bonjour. 7 deuxième place, 7 troisième place, 7 quatrième place. C'est assez sept... rigolier. 6 victoires, c'est gagne ce soir. Ça fait que 7. Et bravo. Et c'est Charlie, bonjour Charlie. Comment ça va Ça va ça Donc Charlie, tu as pris ton entraînement oui. intensif pour oui. gagner est parfait pour gagner. Ca... Alors quel est ton secret Un peu de euh, Un peu le jetlag euh, jet après. <rire> non. Parce que Charlie, assez lent, il ouais, euh... reprendre. On a aussi une personne qui a une victoire dans la démission 40, une deuxième place, trois 3e place et deux 4e place, mm. c'est le Kayman du 39, 30... c'est ah, Kevin. Fou, <rire> <rire> ouais et et avec Kevin et en plus. super <rire> C'est un plaisir d'être à table avec un monument comme Charlie Fontanel, <rire> je suis un petit peu intimidé C'est vrai qu'il fait la même euh, masque, c'est une liberté On a aussi une candidate avec une deuxième place, une troisième place, une quatrième place, et donc' plus qu'une du coup Et c'est Marie, bonjour Marie Ça va Ça va très bien Je ne sais pas si tu es au courant il y en a plus <rire> Oh, putain. <rire> ah, oh voilà. <rire> euh, on, on a une invitée exceptionnelle qui ne se trouve pas ce qui a des émissions je pense ah, mais si vas... écouté, Ah, elle a écouté. On l'a attaché à la chaise que... <rire> la meuf elle vient d'un endroit qu'elle ne connaît pas avec des gens qu'elle ne connaît pas pour faire un truc elle connaît pas. Il y, y, y, y a pas de courant, on, a, plus la plus plus on plus a la bougie. On, on lui fait boire du vin du Jura, elle se demande si c'est du poison de quoi. C'est Mathilde, bonjour Mathilde. Comment ça va Ça va très bien, je suis vraiment dans les bonnes conditions pour participer. Tout à fait. Et donc tu es paysagiste. C'est ça. Donc le huitième de finale, ce qui se passe, c'est que les deux finalistes de cette désémission seront qualifiés en quart de finale. Voilà. Quart de finale qui se jouera contre les deux meilleurs de la prochaine désémission, qui sera le numéro 91. Et le vainqueur de la désémission, il commencera son quart de finale avec un bonus de 3 points. Ouh. Et il y a bien entendu, pour je le je vainqueur en plus de 3 points... À cadeau Bravo oh. oh À cadeau Allez Le cadeau Le cadeau Du magasin Du Switch, Switch. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé consommer avec mon Le cadeau <rire> Tu la fais bien C'est un cadeau tour de France Bien sûr Parce que je suis allé voir le tour de France Même <rire> parcours a été dit été A été révélé C'est un cache-coup coffee 10 J'allais me faire Parce qu'encore une fois On fait que trucs radiophoniques ici Je l'enfile autour de ma tête Je remonte Et ça me cache le Coup C'est pour ça qu'on appelle ça un cache On apprend des choses oh. Et comme toute chose Ça a un Prix. Prix. Cou Ah oui, et... bien, Mais du coup je vous love parce que j'ai eu gratos avec la caravane et que je m'en sers pas. Donc euh... <rire> les règles du jeu, on a 5 manches. On a le début, après on a la suite, à la fin de la suite, il y a un éliminé. Ça va Matilde, tu si as un moment okay. pour m'étudier Parce que autant eux, c'est le 20e fois tout, mais... je m'en fous Parce qu'il y a toujours des nouvelles a personnes qui cognent. Matilde, voilà. la première et si j'ai pas dit les règles. Le milieu de la presque fin avec un éliminé et on a la fin, les deux finalistes qui vont en quart de finale. Moins point pour ceux qui trichent, au cas où je le rappelle. Même dans le public. Hein. Même dans le public. Surtout, surtout dans le public, surtout dans le public. public. Si je vois pas l'intérêt de tricher pour donner les bonnes réponses à tes adversaires. Pas. Non, je ne comprends pas. Et on, passe... <rire> et on passe au début. Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole et ensuite vous pouvez donner la réponse. Pas le droit de répondre deux fois de suite. Première question pour cinq points. On commence là aussi non. non mais non <rire> Tu veux une question d'entraînement Il y a vraiment ce qu'il faut Il faut attaquer <rire> Parce que à... Je vous demande Donc pour 5 points Quelle expression Née au 18ème siècle Fait référence à une pratique Effectuée Dans l'antiquité Par certains athlètes Quelle expression Née au 18ème siècle Fait référence à une pratique Effectuée Dans l'antiquité Par certains athlètes On avait bien entendu La première fois enfin, La première ouais. <rire> Quelle expression Née <rire> Pour 4 points Euh, fait par certains athlètes qui consommaient une substance qui, selon leur croyance, leur permettait de ne plus avoir de points Quelle expression née au XVIIIe siècle fait référence à une pratique une effectuée dans l'Antiquité par certains athlètes C'est le grand tournoi. Je veux dire là, de même même. De Des athlètes qui consommaient une substance qui, selon leur croyance, leur permettait de ne plus avoir de points pour trois points, de ne plus avoir de points de côté, car elle desséchait un organe. Donc on parle d'une expression, on recherche l'expression. Ah, oui oui. Tout le monde le sait son vous 14. <rire> <rire> pour deux points. Elle déchise elle déchise. Mais... un organe se trouvant bien. dans la partie gauche de l'abdomen. Charlie. Oui. Courir comme un dératé. Et ça fait deux points pour oh Charlie. Oh La rate. La, oui, la rate. Il, il prenait le... des substances. Il prenait un truc qui en fait qui desséchait la rate parce qu'apparemment d'après une croyance quand on avait plus de rate, on courait on avait plus de poids de côté donc on pouvait courir plus longtemps Et plus. Là, vite. Voilà ce qui était alors eh là c'est là bien, ouais, par je... la suite prouver que c'était ça si <rire> <bon. rire> et toi j'étais ça fait donc 2 points pour Charlie et 0 pour les autres deuxième question on av... pour 5 points en avril 2018 de quel pays le roi a-t-il décidé de changer en avril 2018 de quel pays le roi a-t-il décidé de changer ah non, c'est pas la suite ouais on attend de changer de quoi ouais, ouais, voilà. sexe Pour 4 points, c'est pas ça, hein, c est, c est pas ah, Pour 4 points, de changer de nom car l'ancienne dénomination avait été décidée par la Grande-Bretagne lorsqu'elle colonisait ce pays. En avril 2018, de quel pays le roi a-t-il décidé de changer de nom car l'ancienne dénomination avait été décidée par la Grande-Bretagne lorsqu'elle colonisait ce pays Je suis désolé si je pose mes questions hachées, mais je suis sur mon portable, il y a plus d'électricité. <rire> voilà. Non mais ça nous laisse le temps de réfléchir Il y en a besoin Un pays Pour 3 points, ce pays d'Afrique Situé entre la Mozambique et l'Afrique du Sud Oh, le petit là petit Pour 2 points, le roi M. Swati 3 Choisit comme nom Le troisième du nom Je le deuxième C'est en avril 2018 de quel pays le roi a-t-il décidé de changer de nom car l'ancienne dénomination avait été décidée par la Grande-Bretagne lorsqu'elle colonisait ce pays d'Afrique situé entre le Mozambique et l'Afrique du Sud le roi N. Swati III ayant, changé comme, ayant choisi comme nom pour un point il a choisi comme nom Eswatini ce qui signifie en Swati le pays des ah, oui. Swazilandes bonne réponse de Charlie, le pays des Swazilandes mais le Swaziland il est enclavé Non, est est, le, les, bon autos les les autres qui ont. Les autres. Ah, ah, je crois que c'était les autres, je voyais les autres. C'est donc le Soziland qui maintenant s'appelle les Swatini. Les Swatini. Et je n'accepterai plus le Soziland comme réponse dans les émissions. <rire> je m'adapte. Avant ah, voilà, la dernière question, tu as donc 3 points pour Charlie et 0 pour les autres qui ont pas donné une réponse. Exactement. Ouais, là, bah ouais, mais c'est quoi tu as raté le niveau là C'est gros ton nom, mon gars. Mais je me sens pas juste comme ça. beaucoup plus simple. Dernière question du début. C'était <rire> quel monument, la tour Eiffel, <rire> ou en 5 coins. Dernière question du début, c'est la question tournoi. Puisque comme c'est un tournoi, je mets une question tournoi dans chaque émission. Du coup, ça en plus Genre, ouais. euh, en plus de suite euh, les... temps, par Non, de non, c'est juste une question comme ça, mais c'est une question qui est sur un tournoi. D'accord. Okay. Okay. Voilà, ah, ok. Ça concerne un tournoi. D'accord. Ah, ok, ouais. Ouais. Pour 5 points. Oui, j'ai mais... toujours une question. Euh... Non, oui, vas-y. Ah, je... Quel championnat a lieu, a lieu chaque été à Sainte-Marie de la Mer depuis 2013 Charlie, oui. championnat de France de volleyball. Non. Beach volley. <rire> non. T as dit volleyball. Il aurait dit précise. <rire> Et je m'étais tu. Pour 5 points, quel championnat a lieu chaque été à Sainte-Marie de la Mer depuis 2013 C'est la micro. Est-ce que est un, est ça a quelque chose à, à voir avec les gitans <rire> <rire> Je sais pas, propose une question, une réponse Marie. Oui, ah non, oui Marie. Marie, non, non il a posé une question. Non, j'ai dit ah, mon fais... euh, Le championnat, euh, je sais pas, de voile Non. Kémyon. Metsild. Kémyon. Chasse à l'hérisson. <rire> <rire> Metsild Le euh, championnat ah, bon, de kitesurf. La lumière est revenue. Non. La lumière est revenue. Wouh Putain, je vais pouvoir enfin me préparer. Je vous laisse réfléchir de quoi à ça. Du coup, on annule tout, on recommence. <rire> Mais si on a tous déjà répondu une fois. Bah, bon, ah, tu n'as pas le de répondre deux fois de suite, en fait. Pour 4 points... Ah, Marie, tu veux dire un truc, pardon Oui, euh, l'apnée, un championnat d'apnée. Non. Pour 4 points, quel championnat a lieu chaque été à Sainte-Marie-de-la-Mer depuis 2013 Ce championnat regroupant des amateurs et des professionnels devant un public nombreux, regardant les équipes... Ah, Mathilde. Oui. Les... Il là-bas. Les... les courses euh, taurines. Non. Non. Charlie, Caïmon. championnat de France de pétanque Non, Caïmon. les internationaux de pétanque Non, non, non. <rire> Charlie, les régionaux de pétanque <rire> Les championnats de race d'auteur ah, pardon Race d'auteur Qu'est-ce que c'est ah, C'est euh, des sports torrents euh, il ah. faut attraper des trucs entre les cornes Non est On est vraiment dans le, dans le truc de... Dans pétanque. le torrent C'est <rire> ah, la juventus de torrent ouais, ouais, ouais. oh. Pour 3 points un public nombreux regardant les équipes se départager dans différentes catégories selon le produit cuisiné. quest mmh. Euh... Barbecue. Mais <rire> de... ah, si <rire> ça, <rire> est ça est bon, parce <rire> que de champion de barbecue, quoi. Oui, c'est ça. C'est champion de France de barbecue euh... et ça fait 3 pour Kevin. <rire> <rire> oh alors Mais non ah, Cuisiné par ses équipes là. dont le nom peut-être pour le mot original, comme... Ah ouais. ah. Par exemple <rire> Comme les You Pork C'est mon cri les les Anisette, de guerre Les Anisettes Les Ogres de la Barbaque Ou encore la TGV La TGV La team grillade balance Oh j'adore <rire> ouais. Ça fait donc à la fin du début 3 points pour Charlie 3 points pour Kevin 0 pour Marie 0 pour Mathilde La suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvée, donc chacun votre autre, vous me donnez une réponse. Tant que vous répondez bien, vous marquez un point. Si vous répondez mal, vous sortez de la liste. Un éliminé à la fin de la manche, en cumulant le score du début et de la suite. Première liste, je vous demande de me citer une ville où l'on trouve l'un des, des 100 plus grands stades en capacité de l'Union Européenne. Une ville. Une réponse peut être dite plusieurs fois s'il y a plusieurs stades dans le top 100. Ok Pardon. Et s'il y avait 8 stades à Saint-Claude okay. en tout ça On dit 8 fois Saint-Claude. Pardon, tu pas le nom du stade, non, attends, le... non la, ville, il plus il plus la ville, il faut la ville. C'est les plus grands bah, 100 plus fait, plus fait. Grand en capacité. En capacité. Sauf Saint-Denis. Mais faut quand même retenir dans Saint-Claude, ah. ça a été dit du coup. Saint-Denis, pas Paris. Saint-Denis c'est Saint-Denis. Saint okay. Oui, puisque voilà, Je ne dis rien non plus. Charlie, tu commences. À Barcelone. Barcelone, c'est une bonne réponse de Charlie. Kevin Madrid. Madrid, c'est une bonne réponse. Mari. Cardiff. Cardiff, c'est une bonne réponse. Est-ce <rire> Merci euh, Pardon oui 1990 là là ça rigole pas c'est une très bonne réponse Remarque remarque d'un public oui. euh, est-ce que euh, c'est toujours dans l'Union européenne <rire> J'avoue que <rire> <rire> J'avoue que le 31 octobre ça se trouve non mais Alors euh, ça, euh, ça... ouais il y a un moment Mais puisque a... ouais, j'ai dit boulevard ouais, euh, Carnet dit en Europe pas en Union européenne Bien bien ouais, en Union en européenne. européenne parce qu'en Europe il y a avoir un connard de professeur en public qui a envie dire La Turquie Et quoi sur la francatique C'est le bateau parfaitement, mais... <rire> Je suis prévenu, non Charles. Londres. Londres, c'est une bonne réponse. Kevin. Euh, Munich. Munich, c'est une bonne réponse. Marie. Marseille. Mmh. Marseille. Plus deux points pour el Bonne réponse. <rire> tu joues <rire> dans Kevin <rire> Mathilde. Madrid. Madrid, c'est une bonne réponse. <coughs> Ça n'a pas été dit Ah il a compris, tu oui, veux oui, oui, Ah oh, il a pas compris oui. Ah, oui. Charlie euh, Londres Londres c'est une bonne réponse... Ah, du coup le mec... Il <rire> s'est dit je vais pas me cacher <rire> le temps. Tu vas te faire répéter <rire> <rire> Kevin oh, On rigole, on rigole. Londres encore Bonne réponse. Marie Faut pas te faire chier. Oh, non. Allez, moins un. Euh... Il va souffler de réponses Si c'est vrai okay. Bah j'ai pas entendu donc si c'est la non réponse plus, que Ah ok Non je sais pas euh... Tic Tac C'est <rire> quoi l'aréna la, la nouvelle aréna à... C'est un peu long quand même ouais. je dire. Ouais, On se fait chier 10 secondes L'audience elle retombe <rire> euh... Ah Toulouse Ouf Toulouse, <rire> Toulouse. <rire> C'est mauvaise réponse <rire> Bah non Faut y voir venir Toulouse hein. <rire> bah, Mathilde C'est jamais Nice, nice c'est une bonne réponse. Ah, c'est c'est la Elle a pareil. bien ce qu'il Nice, putain. <rire> euh... Charlie. Rome. Rome, c'est une bonne réponse. Kevin. Dortmund. Dortmund, c'est une en... bonne réponse. On va être libre aux équipes en foot. Milan. Euh... Milan, bonne réponse. Charlie. Et Turin. Tu auras une bonne réponse. Quel On parle mot. de foot, là. Ah ouais. <rire> moi, ça va pas du tout, les gars. Euh, Madrid. <rire> Madrid, c'est mauvaise réponse. Ah, trois fois, gros. On a deux fois. On fois. Ouais. Oh, merde, <rire> fois, ouais. oh, merde <rire> coup, Il a fait Tico et le réel. Oh, putain, j'ai l'engueilli, ça. Macilde. Leipzig. Leipzig, c'est une bonne réponse. Je ne même pas savoir comment tu penses à l'équipe, mais tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu penses à l'équipe C'est nazi, je sais pas. Ouais. Ou communiste, je sais pas c'est quoi le pire. Charlie ah, La bataille des nations, je ne pas c'est quoi le pire. <rire> Garde-s'en la pédale. Ah, non, non. Et quand je dis sous la pédale... Euh... Ouais, Attends, attention ce que tu dis quand même Parce qu'en 2019, c'est très dangereux le genre de propos. Ouais. Depuis la loi du 1er novembre 2019. <rire> Sur la discrimination <rire> sexuelle. Ah oui, c'est bon. Oui, bah, oui il serait même 10 secondes. Euh, en passant, dans les pays de l'Est. <rire> Bucarest C'est du <rire> <C 'est rire> capital, tu dis du capital maintenant. Bucarest, c'est une bonne réponse. Euh. Mathilde. Lisbonne. Oh, Lisbonne, bonne réponse. Charlie. Euh, Russie, c'est pour dans l'Union Européenne <rire> Ça mouline, ça mouline <rire> Dublin Dublin, c'est une bonne réponse Mathilde Porto Porto Bonne réponse <rire> Charlie Londres. Mathilde a rattrapé, a rattrapé Kevin Londres, Londres bonne réponse La troisième C'est <rire> <rire> <Londres rire> joker <rire> Mathilde Il y a encore un lundi ouais. T'as le de réaction, le de réaction ouais. Si vous ne trouvez pas final contre Kevin, il faut des rapidités dégoûté, ouais, Je suis dégoûté Milan Milan euh, Non, il n'y a pas de deuxième à Milan. Ouais, t as, t as, t as le même. Charlie, comme tu es le dernier dans la liste, il te reste trois réponses. Tant que tu réponds bien, tu marques un point. 8 à tête, je sais pas <rire> On sait tout ce qu'il va dire toi ça finalement. Voilà. <rire> tu dis non. Tu dures vraiment Attends, j'aurais dû garder. Ah, les joueurs, je devrais garder. Il reste quoi comme grosse ville Tokyo. Je te garde. Je te garde. C'est une bonne réponse. C'est beau ça. Ah, par ouais. contre, quand tu dis gros, grosse ville, tu penses à je te garde. C'est comme les <rire> Ouais, je pense aux équipes de fouette, maintenant. Oui je parlais. Je parlais. Kiev. Kiev, ce n'est pas dans l'Union européenne, ah, Charlie bon. Oui mais c'est trop tard, encore, ah, il y avait encore deux Londres il y avait encore de Londres Il y avait encore deux Londres Il y avait encore deux Londres Pardon le Londres et Twickenham c'était pas la même chose Euh c est c est du si du monde, Twickenham Non mais c'est sur le parti territoire parti. de la ville de Londres ah, ouais, Déjà au club de Flick il y a 4 stades Il y a le stade olympique Il y a Amsterdam, Athènes, Barcelone il y avait un deuxième Birmingham, en France il y avait Bordeaux notamment Et Bruxelles c'est pas du tout Lyon, dessine Charpieux C'est pas Décime. C'est ah, oui, oui, oui, de ah ouais, Il y avait un deuxième à Dublin, Florence, 3 à Glasgow, ah, euh, Glasgow. un autre à Lisbonne, 2 à Liverpool, 2 à ah, Manchester. Mais par oui, Ah mais oui, Manchester. Ouais, en enfin, ah, ouais. euh... Naples, il y avait je Paris je aussi sais, au je hasard, je sais pas si vous avez pensé à ce. Paris, il y avait quoi C'est le stade de France. On joue juste sport Saint-Étienne, 3 Séville. Euh voilà, encore Vérone, Vienne, ou Zagreb. Ça fait donc à la fin de la première liste 12 points pour Charlie, 7 points pour Kevin et Mathilde, les 2 points pour Marie. Ouais, je suis parti pour gagner les gars. Pour la possible. deuxième liste, je vous demande de me citer une danse sauf la valse. Oh, oh, merde. oh, oh my god <rire> Est-ce que les danses Alors, sont venues comme la Macarena sont... <rire> Source, de la, source euh, organisme mondial de la danse à travers le monde. Euh, le ailleurs, euh, connu sous la page Wikipédia slash danse. Par voilà. c'est quoi la redire qui s'allait qu'on doit pas dire du coup C'est la valse. La ah, valse, ok. Charlie. Le, le là, tango c'est <rire> une bonne réponse. Kevin. Le mambo. <rire> mambo. Euh, c'est une bonne réponse. Marie. La salsa. La salsa, c'est une bonne réponse. Mathilde. Le rock Le rock and roll. Ah, c'est bon 20 réponses. Flamenco. L'époque se C'est pas qu'il y a un suspense, c'est une liste très longue, il faut que je retrouve. Ah, que y a vraiment beaucoup de choses moi je commence à ah, taper. Aussi. Ouais. <rire> Le flamenco pour Charlie c'est une bonne réponse. Je pense à dans sa classe espagnole. sur attache tu vois. Bonne réponse, Marie. Le hip hop. Le hip hop. Une bonne réponse. Oh, c'est plus un art de vivre, Louis-Paul. <rire> Mathilde. La bachata. Euh, c'est pas une sauce, ça <rire> bon. Sauce bachata. Non, ah, ouais. c'est pas le bach -c est c est la bachata. C'est ah, la Kebab sauce bachata. Vous avez fait de Une bonne réponse. Bon, Chez Osgur, le kebab du croix. Vous de la bachata, ça Disons qu'il y met la blanche. <rire> La tout ce crée, il y a, <rire> Mais tu sais qu'il va oraliser. Et je. Je demande une ou du coup. Euh, du coup c'est ta Charlie. La tectonique. Oh, oui. oui. C'est une bonne rafale. Euh. Des, <rire> des mots toujours visuelles bien sûr. Et vous savoir. Kevin oui. Le breakdance. Oh Breakdance. <rire> Magnifique. <rire> Marie. What Attends comment tu te dis Lindy Lindy ça toi En stock là Je <rire> n'ai ah, rien en stock <rire> <là>. <rire> Comment tu l'écris Comment tu l'écris Je sais rien J-E-N-H -E Non L-I Lindy Lindy Indy Hop Indy Hop Indy Hop Indy India. Mais Indie tu l'écris comme un, Indie, India, un indien Indien hindou C'est le monde avant ah, démo. Je j'en ai déjà vu. Euh, c'est comme ça que ça s'écrit et que ça se parle. Euh, ah, c'est en allemand. Ah, c'est ça. Certainement. <rire> <rire> ah, en Allemagne que j'en ai vu. C'est <rire> oui parce que là je keine, sou... keine réponse. Du moi tarifal. Matilde. Le Le swing. Oh, c'est là. Mais quand même c'est une de, si de réponses. Strictement là, pour mes... ah, ça, Moi je perds, là, je vous grosse merde. <rire> ee euh... microsuniste <rire> Alors que le Lindiop je suis sûr ça existe. Chercher ouais. chercher fait quelque chose. Ah, je vais tenter la Macarena C'est une bonne réponse Ah je vais le tenter Kevin. Les claquettes Foucault, les claquettes. Chose claquettes chose. Ah c'est une bonne réponse. La claquette. Et les claquettes, bah, art, les claquettes. Ouais. tu es... non, vas te mettre fais genre vas-y 10 minutes. <rire> ouais. Matil. Euh, la pardon. La Séliane. Oh putain. Euh, <rire> Comment c'est la chanson C'est une très bonne réponse. Oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, <rire> c'est une <rire> ouais, voilà, oh, ouais, ouais. bonne réponse c'est bonne réponse non Attends, ce qu'il faut savoir c'est que si Kévin voilà, ou Alain Conduva décide de dire la réponse qu'il a dit d'aller aura moins un à de... la prochaine des émissions même voilà. si elle est fausse ah non si elle est fausse oui. non par contre il y a le droit de dire la merde ok enfin les gars c'est pendant la révolution le Madison le Madison Charlie beaucoup de mariage pour toi c'est bon oui c'est ma réponse Kévin Euh... La... Ah non, putain, c'est une fille ou ça. ça la chenille. Euh, bah, <rire> la Le triangle. La danse des canards. <rire> C'est vrai pour ça. Non non non, attendez, non. J'ai dit c'était ah, ah, ah, ah, ah, ah, une vraie réponse, je me suis bah non. <rires> bien sûr, c'est mauvaise réponse. <rires> <rires> la danse des pieds <rires> Tu vois Miafra, il y a pas de faire elle est très chatelle, il y c'est ça. On va monter de danser. Le paquito. Ah tilde. Moi je veux dire Pardon The country. Le ah, Ça c'est pareil. Yeah, mais... C'est pas pareil comme le canard. <rire> <rire> <rire> c'est le même mariage, mais ouais. Country c'est mode. Ça Je te demanderai une à la fin à savoir si... Charlie. A... Euh, ah, bah, euh... oui. C'est vrai qu'on se m'ouvre. Euh... Macarena, Madison... Tu les as chéminés là <rire> L'avion de Mayonnais. 10 secondes Charlie Euh bah je vais dire le... C'était quoi ton truc déjà La carmagnole C'est pas tout ça qu'il C'était quoi C'était ça Et c'est une bonne réponse Allez Eh oh ouais ouais, mais ça compte pas du coup là Si ça fera moins d'un pour quoi, Damien Putain peux, mais j'ai dit j'y moi <rire> <rire> Mais comment c'est possible c'est une danse de la révolution ah, oui, c'est dedans <rire> Charlie tu fais <rire> Mathilde Euh, la comment zumba c'est ah, euh, une zumba. très bonne réponse C'est une danse Oui c'est une, je fais une danse la zumba les qui ah, ah si je t'entends très triste Attention Charlie va tenter un truc Excuse moi Excuse moi il y a une petite ah, réclamation Je dis comme les indiens L'indie, au début j'ai dit l'indie Après voilà. c'est des lindi comme les indiens. Alors, ouais, je pense qu'il y a une réclamation à faire bah, à qu ouais. sans, Même si c'est en allemand euh sans merci. Donne, merci et, euh, okay, sais, mais sais, mais Marie, tu reviens en, en cours, excuse-moi. Attends d'ailleurs, elle avait dit toutes les dents s'il vous donne 4 points Non. C'est un truc que j'ai jamais fait dans les émissions. On annule. Vous Non. Je suis bien. On finalise comme prévu. Marie, je te laisserai trois réponses à dire à la fin si tu veux. Tu marques, tant que tu réponds bien. D'accord, tout bon. à l'heure. contre, si tu voilà, me dis non, une mauvaise non, réponse, c'est ouais, fini. Ouais, ouais, ou, ou alors, on a mis combien de points ouais, de buguer les parents ouais, bah, ouais, des <rire> des Mais oui, elle a mis de je sais pas, elle a mis trois. Elle arrive avec trois points comme si elle avait répondu bon. Non, ou alors, elle en donne trois maintenant et on continue la liste après. Oula Ouais, ouais. Elle leur donne 3 comme ça que c'est comme si ouais. elle les donnait autant que vous Et après ouais. on continue avec vous 3 si elle répond bien au moins Oui voilà en fait. ouais, vas okay. Alors vas-y je m'arrête Si tu me dis moi je peux me sortir hein, Non alors par contre pas... tu peux continuer euh... à faire euh... du bruit ai dit... Je me demande que je suis là et bien content Tout ça pour finalement euh... Oui c'est ça <rire> voilà. Alors ce qu'elle disait tout à l'heure il y en a plein qui viennent Bah oui voilà. oui, voilà. oui, oui. Voilà. C'est la fête de la danse dans ma tête 10 secondes La bourrée C'est ça, c'est en fait bien auvergnat, bien avéronné, ça c'est une danse. C'est bonne réponse. <rire> voilà. oh, oh, la, la euh... <rire> Mon voisin quand même dit que c'est ton futur état. Ça. <rire> le twist. twist. Ah, ça a pas été dit ça Ça a été dit le twist. Bonne réponse. Oh je suis fou. Ça pas été dit Non. Est-ce qu'on peut mettre une petite astérisque sur une réponse qui a été mise Tu peux pas mettre un personnage gaulois mais tu peux mettre une astérisque sur... Non je vais tenter le rock acrobatique Le rock acrobatique c'est une bain de la pique Oh faut que j'aille me prendre Donc du coup on va refaire un peu Il reste Charlie, Marie et Mathilde en cours C'est à Charlie Qui a donc 35 secondes Parce qu'on a une belle application de la danse que j'ai dit La danse du robot <rire> Tiens je voulais la tirer et je me suis dit, une figure de Brickdale non, non, non, non. Ah, euh, non mais je vérifie par politesse. Oui. <rire> non. Allez. Marie. Voilà. Ma ah, chérie. Tu, oui, tu euh, viens faire revenir Oui, euh... si dis, façon, une... faut qu'elle soit vraie, Non, mais attends, non, et toi tu dit le tu ah, truc <rire> Mais tu n'as pas dit la Macarena. <rire> 10 secondes. Ouais. Moi, moi, de... la <rire> dis secondes ouais. comment Moi Il l'a dit. J'ai dit avant, on Mathilde était la dernière dans la liste, il te reste 3 réponses Je sans personne. C'est avec le twis a été dit. Ouais, Non, le swing moi. elle a dit. Ouais, ah, j'ai juste c'était twis dans Moi, j'en ai plein maintenant. La danse des chenilles, il reste 10 secondes. C'est la javanesse. la javanesse. Ne vous déplaise. Oh oui. C'est en dansant j'avais une bonne pense. Bon, bon. mais j'adore des démos quand même un dur. petit <rire> mais... qu'il y ait du concret derrière. Euh... Ça parle pas moi, j'avais dit. C'est vrai Montre-nous ça s'il te plaît, Antoine. Juste moi ai quand j'avais dit. Ça cigare. Ma grosse petite. Toi la pornographie. C'est vraiment peu... Pardon Le mambo. Ça devient été... ah, des Il restait en gros Moi, euh le rock sauté, Il y avait l'allemande, La karaoké. Ah bah oui. La polka. est-ce que je peux le limbo La danse classique. Alors attendez, le limbo, je vous dire après, je ferai dans l'ordre. Il y a le bougi. Ah oh, je cherchais une musique justement pour la disco donc il y a ah ouais, le disco. le disco. Il y a Il ah, ah, ouais. y a, y a la branle, a le pogo. On ouais, va retrouver ce que c'est, ah, il y a la branle. On se pas trop ce que c'est d'utile. Il C'est sûr que le pogo c'est dedans. Il y a il y a le fox trot. le pogo il y a pas le fox dans le pogo il il est pas le haka, c'est une danse maorie. Ah oui. Ça va Euh... Le danse cha -cha -cha. de la pluie. Cha -cha -cha, ça a et été petit. C'est danse qu'on il, il était bien le Haka ouais, en finale de la coupe du monde. Là. Ah ouais, qu'on le... a gagné avec la France. Ouais. 35-10. Franchement il était bien. Le Makumba. Makumba. Makumba. Ah. Voilà, sinon en gros on avait... Le Roto-Foin. Le Balmusette. Le Reggae. Le Reggae c'est une danse. C'est une danse de la danse du Reggae. Le, ah, le twerk Il y avait le twerk Et il y avait le zouk Aussi. Ah, oh ah, oui. Mais... Avant la dernière liste on a donc 18 points pour Charlie 14 points pour Mathilde, 11 points pour Kevin Et 8 points pour Marie Et on passe à la dernière liste Je vous demande de me citer une ville abritant une place boursière sauf Paris. Non. Oh mais oh là là, bah, je suis mort. Sérieux, il fallait prendre des bois. Ah, si on fait ouais, un tour de table. Ah Bonne réponse. Merci. Euh, Kevin. Il a dit quoi du coup Il a dit quoi, une ville. Oui, vaut vaut Donc là, on est mondial hein, pour pire. Ouais. On est bien. On est large On ouais. est large On fait main Yes, pas de Brexit. Rien. Euh elle euh... tellement au micro, tu dans quel pays <rires> Tokyo. <rires> ouais, attends parce que tout il parle dans le public. Mais... De... Dit... Tokyo pour la 8e ouais. fois. Tu as dit quoi Tokyo. J'arrive pas ouais, J'avais dit vrai, Tokyo. Ma réponse. Non, Merci Quentin Je peux pas être vulgaire au micro avec son autre fils de pute Mais <rire> C'est Marie Londres. Oui mais encore une fois fils de pute, Quentin C'est pas, c est c est pas, pas vraiment vis-à-vis il, il, il me quoi. le dit à moi aussi Voilà On <rire> Londres Londres C'est une bonne réponse eh ben, Moi j'ai fait deux ou que je connais là. Dubaï Dubaï c'est une Bonne réponse Charlie Berlin Berlin une <rire> Kevin euh, Kevin Ah ouais, le Il sait pas Kevin il est ici et le petit Kevin il est caliment là Esquizophénie ça... euh, Alors putain Ça peut en avoir en Suisse quand même <rire> mais où Estormais. ah le coup de poker euh Franck <rire> <rire> bonne réponse <rire> C'est dans le courant, ça va compter au nord. Peut-être que le 10 novembre, on va pouvoir en Suisse. Marie Hong Kong C'est un peu raciste comme tu l'as dit, mais c'est ma réponse. Hong Kong Mathilde Mexico City. Mexico City, tout à fait, au bon, Mexicou Oh, Mexico oh, <rie> Charlie. Euh... Los Angeles Los Angeles, c'est une bon mauvaise réponse. Oh Aïe, aïe, aïe Le champion fluke. Oh, le royaume vacille. Kevin. Séoul. <rires> je sais pas, Séoul, moi, le dingue. Vais... Euh, bonne réponse. Marie une petite bosse <rire> <rire> euh... Melbourne Melbourne, c'est une mauvaise réponse. Mathilde Madrid. Madrid, t'aime bien Madrid, c'est une passion, c'est une mauvaise réponse. Ah ouais, putain, y'a plus près que Melbourne quand même. Divine, à la place Bourchiaf tu es Non mais, ah, il il me non, mais le mec il va finir en Argentine à la fin de l'émission <rire> Incroyable Il y aura de l'écho Buenos Aires A moins pour toi Antoine A pour moi <rire> Bonne réponse C'est la triche Pourquoi j'ai donné réponse ouais, parce, que, parce que j'aime bien tu voulais déchirer le pack devant le micro genre, euh... ah, Quand je fais la solution avec ma bouche Ca va pas <rire> Quand le pack l'on l'entend <rire> <rire> Mais en plus, pourquoi tu fais ça, ça C'est <rire> carré, quoi Voilà, c'est bon, j'ai fini euh, Mathilde Sidney, bon. c'est une bonne réponse Voilà, allez, vas-y vas Kevin ah, euh, C'est à côté, quoi euh, Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est euh, Amstrand <rire> Bern et non C'est une mauvaise réponse Oh putain je t'écoutais Il y avait Genève ou quoi Vous avez l'imitation oui. ou pas euh, euh, non, attends, je... Ah merde <rire> putain <rire> C'était Stéphane Bern ouais. euh, Mathilde, Mathilde Si tu réponds bien à tes trois réponses Tu passes devant Charlie non, Tu choisiras ton thème fais. avant lui Dans la prochaine manche De en fait, moi j'ai thème de merde en 1920 Mais bon comme t'es la, <rire> la liste De toute façon tu... Euh, Deux Rome. de trois réponses ouais. Pardon Rome c'est une... Okay, là, Faut combien de réponses Mauvaise réponse Ah c'est bon ah. Alors il est resté à Amsterdam, Amsterdam, par exemple, mais en fait voilà il y avait ça, il y avait ça, il y avait énormément de... Mais non mais il y en a où Zurich, en effet. Ah, Zurich, putain, j'ai recherché. Il y avait Shanghai, il y avait 300 villes. Rien qu'au il y en avait 10. Non, parce qu'en fait j'hésitais entre Berne et Genève. Il y de bourse Pareil. À la fin de la suite, on a donc 20 points pour Charlie, 20 points pour Charlie, 18 points pour Mathilde, 15 points pour Kevin et 10 points pour Marie. Marie, tu nous quittes. Adrien, oh. Bah, je crois que j'ai jamais fait 4e. C'était soit premier si, soit quatrième. C'est si, c'est que j'ai fait une fois. Ah, D'accord. Bon bah, deux voilà. fois maintenant du coup, voilà deux de bois, hein. On <rire> dit jamais de s'entendre, <rire> on est pour la prochaine. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc dont le thème commence tout par « en »,« en »,« en ». Il n'y a que le thème qui commence par « en », il n'y a pas les questions et les réponses. Merci. Merci. Cinq questions chacun, un point par « bonne réponse ». On va on va la terminer le 20 novembre Il a, il a rien dans son rêve Non mais si ça vient C'est quoi Je dis c'est moi on dirait que tu découvres les règles mais cool. Non mais oui Alors du coup là, attends j'ai écrit Regardez ah oui voilà regardez qui a le plus de points C'est Charlie qui a le plus de points Donc tu choisis entre un lieu, un moment et un autre Je vais prendre un moment Je vais prendre un moment À un moment, c'est dommage, j'aurais bien vu que Kevin l'est, c'est en se baladant sur Weshipedia. Quoi Weshipedia Weshipedia. C'est un site qui se décrit comme le dico multimédia du langage de quartier. Est-ce que je peux lui racheter son truc <rire> Quel est ton point Et <rire> on va commencer directement par la question co... La question... Oh, oui. Par la question une... Oui. Par la question oui. coquille... la... la, la, la, la, la, la, la, la. Ouais c'est sûr. Tu tu tu. Donc, la base. Donc la question coquine, euh, d'après Wikipédia, quel est le sens du verbe du premier groupe bouillabé <rires> C'est trop trop simple Parlement à la personne Bonne réponse, oui Enfin pas forcément à une personne, mais oui, oui. Tu peux couiller ouais. une tortue tu <rire> veux Ça Ça <rire> vous de de <rire> Charlie, d'après Wishypedia, qu'est-ce qu'un TIEX Oh non, mais putain, c'est cadeau <rire> Je sais pas ce que c'est moi Ça veut dire quelque chose un TIEX Le mec Il écoute PNL et NF à joanne Bonne réponse, 5 quartier. C'est quartier C'est quartier. C'est un dira ça à Ouais. <rire> <rire> Charlie, d'après Weshipedia, quelle expression représente le stade supérieur de l'exaspération Le site recommandant de placer un accent tonique sur la première partie de la syllabe K pour plus d'effet Attends, redis la question. <rire> quelle expression représente le stade supérieur de l'exaspération Le site Weshipedia recommandant de placer un accent tonique sur la première syllabe de l'expression qui est K Ça commence pas. Pour K. plus d'effet. Oui, Et ça. ça veut dire le stade supérieur de l'exaspération. C'est qui K... a enfin qui K... <rire> Alors là. Et Pontu ouais. ah. est là. Les mecs ils sont, Kevin, tu es là Je ne pense pas. Carbone de pute. Non. Non. Casse les couilles. Qu'est-ce Casse... ah. ah. que ah les ouais. couilles du couilles. C'est casses... le stade Ah Stade supérieur d'exaspération. Ah, ouais. ah je sais plus un état genre j'suis... J'suis carmé, ouais, tu je suis je suis carrément tu c'est ouais. une expression. Ouais. C'est Charlie. D'après, du carnet. D'après. D'après que signifie l'expression mettre une disquette ah, c'est faire une seconde informatique. <rire> euh, euh, comment on peut dire ça Euh. Ça un, un un petit coup dans le dos, non C'est enfin, ah, ouais. pas ça une zone Mais non, tu as mito Ah, j'ai une disquette. C'est quand tu en bobines quelqu'un. En ouais. bobine. Ah, bon. ah, mis, mis, <rire> et enfin fait Charlie. On a mis des disquettes. <rire> une centrale. Ah. D'après le ship ah. quel chanteur américain de Saoul né en 1944, de, de Saoul ah, <rire> Né en 1944 et décédé est en 2003 ça. et devenu une expression à manque la jolie pour qualifier une personne ouais. qui saoule. C'est beau. <rire> voilà. Pourquoi C'est-à-dire que As-tu -ce essayé cette question <rire> C'est <rire> sur Wikipédia, j'ai mis d'après Wikipédia. Ça existe vraiment cette page Tu t'avoues tu C'est génial. Quel chanteur <rire> américain de Saul, né en 1944 et décédé en 2003 est devenu de une expression en ment la jolie pour qualifier une personne qui saoule Tu as compris du coup On me disait quoi toi Franchement. Tu vas répondre. Tu t'es désavantagé Si. Oui mais pour me répondre pas faux. Ouais. Euh je sais pas pour ça. De Saul. Hmm faut que je trouve ouais, un... faut que je trouve déjà quelqu'un qui chantait du solge <rire> c'est ouais, pas passer pour des pas du solge <rire> le ah, euh... truc qui te met le poivre enfin on Armstrong c'est pas du sang, Ouais, ouais. c'est ouais, ouais. pas si loin que ça mais c'est mais... Barry White ah, tu veux mettre la situation des coups genre bah, par exemple euh... ouais euh, arrête de faire ton Barry White Ah ouais, j'ai bien entendu ah. Alors, alors en fait, euh, d'après Wichipédia, ça monte la jolie, hein, euh, nulle par ailleurs ça Tu dis ça derrière là-bas, oh, tu dis, oh, t'as un Barry White Bah donc non, ça, ça, dire. Dire non, ouais. ça ouais. veut dire Ça veut dire que tu saoules, ça veut pas dire t'as un soul ouais. Genre, tu me saoules, arrête de faire ouais. ton Barry White Oh, ouais. c'est génial, ok voilà. ça, a, ça, a pas ça fait donc deux points pour Charlie Ah ouais, mais soul ça, c'était pas Mathilde, tu choisis entre un lieu et un autre truc Moi, je suis le dernier Un lieu Un lieu en laboratoire. Non, oh, voilà, Mathilde... laboratoire. <rire> es Mathilde, en quelle matière doit être la blouse portée <rire> en laboratoire En quelle matière doit être la blouse portée en laboratoire En réponse. Mathilde, en laboratoire, comment appelle-t-on le récipient permettant de transporter un volume mesuré de liquide afin de le déverser dans un autre récipient Un nostre pipette. Alors euh, voilà. t'en fais pas, t'inquiète pas, je te rappelle que le cadeau c'est un cache-cro. de quel <rire> état américain le nom de l'élément chimique 117 dont le symbole est Ts est-il inspiré Cet élément chimique ayant pourtant été synthétisé pour la première fois en Russie. Mon Bonjour, Stanford, ce qui Boris, dans ouais. <rire> oui, de de quel état américain le nom de l'élément chimique 117 dont le symbole est Ts est-il inspiré Donc這個是 Cet élément chimique ayant pourtant été synthétisé pour la première fois en Russie. Tu veux dans un état américain au pif Alors justement, ça se dit le Tdci. Ce n'est c'est pas Guillaume. Je sais pas pourquoi j'ai lu cette histoire. Euh voilà. Tu nous la ressorts quand même quoi. Mathilda, euh, dans, quel type de, dans quel type de stockage de laboratoire de recherche souterrain de Bure entre la Meuse et la Haute-Marne est-il spécialisé depuis sa création en 2000 Il faut y vivre. <rire> dans, quel type de quoi dans, quel, de, dans quel type de stockage de laboratoire de recherche souterrain de Bure entre la et Meuse est... et la Haute-Marne est-il spécialisé depuis sa création en 2000 en De graines Non. Quelqu'un quel l'avait Non, ça c'était Charlie. De <rire> déchets ah, ouais, radioactifs. Ah, je ne pas là, je et enfin, Mathilde, quelle est la particularité de l'expérience de la goutte de poids déclenchée en laboratoire en 1927 Quelle est la particularité de l'expérience de la goutte de poids déclenchée en laboratoire en 1927 La réponse. <rire> bon, C'est la plus longue expérience en laboratoire fonctionnant en continu au monde. C'est-à-dire qu'elle est toujours en cours. Ah, Susan, ouais, <rire> ça, <rire> ça fait donc un quoi pour Mathilde euh, on, on peut dire qu'il y a eu le sujet dégueulasse quoi ouais, tu ah, ouais, ouais. ouais, et bien non ah ouais. <rire> <rire> Alors, le, le vrai tête de est dans les homophones il pas mal ah. mais pour l'instant Kevin tient un autre truc c'est en solo Ouais. <rire> quel rappeur marseillais a quitté le groupe Cycad de la Rime en 2007 pour se lancer dans une carrière ah. solo baba Ah j'ai ah, voulu mon entrée Je vais quitter Suprambaba Ma réponse Kevin, quel immense artiste J'allais lire autre chose Quel immense artiste est parti du groupe si. Quel immense artiste est parti du groupe Link Up formé de candidats et de pop ah, oui Pour se lancer dans une carrière ah, solo ah, Et leur débuté Bonne réponse, les titres showbiz et il me contrôle Caïman, de quel instrument Sting jouait-il au sein de The Police avant de se consacrer à sa carrière en solo La matraque Oh la la la la la la Excellent, Excellent Euh... euh C'est une bonne question hmm Je sais merci <rire> Super, je Super ce pommel de temps Alors, j'hésite entre 12. la batterie là-bas, et la guitare. T'as bien resserré les petits. Cinq secondes. Tu vois plus comment tu as plus batteur ou pas mmh, Ça va. <rire> euh, ouais, euh, guitare. Basse. Putain, bon, ouais. Mais, mais guitar. Tu l'avais dans tes propositions, pourtant. Caïman, ouais. <rire> euh, quel chanteur anglais était batteur et chanteur de Genesis jusqu'au début des années okay, 90 Date à laquelle il décide de se consacrer totalement à sa Phil carrière solo Phil Collins. Phil Collins, c'est une bonne réponse. Phil et enfin, Caïman, quel groupe Robbie Williams a il quitté en 1995 pour faire sa carrière en solo Ah putain C'est une bonne question aussi. <rire> je suis content me la poses. <rire> et je, et oui, j'en ai entendu parler pas si longtemps que ça, mais... Non. Quel cas là j'ai n'ai pas. T'es exacte. Ça fait donc 3 points pour Kevin, 2 points pour Charlie, 1 point pour Mathilde. On passe à la presque fin. trois catégories homophones, 5 questions chacun, 1 point par bonne réponse. Là, il y a un truc pute. Celui qui a le moins de points à la fin de cette manche entre la manche d'avant et celle-ci est éliminé. Il ne sera pas qualifié en quart de finale. <rire> Les thèmes, c'est Macédoine, Macédoine et Macédoine. Allez. <rire> et c'est... T'as Charlie de commencer à te choisir Macédoine, Macédoine, Macédoine Je prends le 1 non, non. parce que j'ai plus de points C'est vrai qu'il y de points Ah Tu, tu sais, prends le 1 Non Ah si si si Tu m'as demandé, tu m'as je t'ai pas Tu vas dire je vais prendre le 1 Non, ici il a dit ça bah. Tu prends pas là Buby est confirmé Oui, oui, oui C'est tombé c'est une pute là Allez Macédoine Qu'offre le, oh, Qu le service de la masse des douanes aux douaniers français à proximité des frontières ou dans les régions de tension immobilière Qu'offre le service de la masse des douanes aux douaniers français à proximité des frontières ou dans les régions de tension immobilière Paris Construire. Non, c'était un logement. C'est ah, pas, pas loin. C'est pas faux. Hey, Je suis pas logique. J'avais dit le 3, là. De, de quelle viande a-t-on le droit de faire rentrer jusqu'à 20 kg de marchandises sur le territoire français viande. Bah, quelle viande quoi, quoi. Non, que, dans quelle catégorie tu veux genre l'animal euh... Bah oui, ah. type de viande quoi. Oui, il y a, il y a non, genre viande les... rouge, viande blanche, mmh. après il y a Non, non, justement je pense plus d'animal 2 kg. Hmm. Tu ça c'est pas une vache pas beaucoup. Hey, on beaucoup. J'ai rarement vu des gens acheter une vache complète. Je veux dire le canard. <rire> non, c'était le poisson. Ah. C'est pas de la viande. Ah, Charlie, pour toi de la viande, mais. Oui, c'est pas de la viande, c'est du poisson. Parce ah, si. qu'on dit, dit viande, au poisson, on poisson, de la viande de poisson. <rire> À 50 près Charlie, concentre-toi sur ta question. À, 50, à 50, 50 près, combien de tonnes de drogues ont été saisies ah, oui. par la douane française en 2018 Occule. Oh, je demande pas pour toi, je demande en toute la France hein. Ce qui représente une hausse de 47 par rapport à 2017. À 50 bon, près, combien bon. de tonnes de drogues ont été saisies ah, ouais. par Après, sûr, ça va être intéressant. C'est rien de savoir dire, 2587. Rempli. Non, c'était 100 tonnes. Ah. Ça c'était bien tenté. <rire> Quand je dis à 50 breches Charlie c'est que c'est pas un chiffre de en milliers tu vois. Et euh, ça représente quoi à peu près le marché de la drogue en France en... Alors, on a on a un expert d'addict ici qu'on ne nommera pas il s'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, le marché des drogues en France, comment ça se passe Change de voie. On la change... Paul, tu changeras la voie de Charlie, tu mettrais une voix comme un reportage. Ça se passe bien. <rire> C'est vrai qu'on est passé à 100 tonnes saisies. Bon, C'est bon, plutôt bon. Vous Vous fait fait mieux, <rire> Charlie, à 100 grammes près, combien de tabac roulé peut-on faire passer à la frontière lorsque l'on entre sur le territoire français 100 grammes près, hum. on, a on en va en de en prendre deux cartouches, donc 200 cigarettes, une, une cigarette, balade, de 35 grammes, donc 35 voilà. grammes pour... <rires> 35 plutôt. Ah, non, non, dis où là Parce que tu fais les je voulais pas t'en dire en erreur, je... je... Euh suivi ce que tu racontes ah, Chalabre, ça, ça fait, fait quoi trop. ça fait un paquet de 20 ça fait sept <rire> sept il fait vraiment les calculs après il sort de lui ça de ouais. de après, paniquez pas ouais. <rire> prends la prends une fonction attendez trois sept cinquante il t'en fait trop donc là je t'ai dire à nos éditeurs que Charlie est en train de joindre ses mains regarder l'ancienne <rire> spirituel hein. dans les bougies je <rire> <rire> Ah, Viens, moi, est... <rire> Je vais dire... Euh... Je te dors tous les soirs. 1,4 kg. Non, 250. Ah, merde. Kilo Non, gramme. Ah. Et on fois Charlie, à 2 kg près. Ah, là, va ah, faire un vrai verre. problème qui mathématique. Ouais. À 2 kg près, un litre de vin brut pesant environ 990 grammes. Ouais, 990 grammes. Ouais. Quel poids de vin peut-on faire passer à la frontière lorsque l'on entre sur le territoire français Ce qui est complètement con, étant donné qu'on a les meilleurs vins et du monde. J'allais le dire. Ah, je suis pas m en m en devant toi. Redis, redis. C'est dans des vins. À 2 kg près, 1 litre de vin brut pesant environ 990 grammes, quel poids de vin peut-on faire passer à la frontière Parce qu'on <coughs> est sur le territoire français. On va prendre combien de pas en repasser fait. ah, 20 parce qu'on est le ouais, ouais. Une caisse. Par contre, j'aimerais bien savoir combien peut en sortir, du coup. C'est sûr. C'est sûr. J'aurais toutes les ah, raisons, les mecs, de le faire. Et comme l'émission s'appelle « Qu'est-ce que vous savez, Kevin ?» C'est super. Vas-y, publiez euh... Je vais dire 9,980 kg Non, c'était 3 kg qui est 36 Putain, on peut pas prendre 10... 10 ce, ce bluffeur de l'éternel ouais. Non, j'avais pas calculé, je pensais... Et ça fait donc 0 ouais. Aïe non, Autour, le thème était facile <rire> J'avais dit trop en plus, putain Un coup de 200 grammes près, 2 kg près, une donne près... Enfin, c'est c'est... Euh, Mathilde, du coup, tu as Macédoine et Macédoine, je dis le 2 ou ah, ça. le 3 Ah c'est ça Attends, non, t'es déjà devant moi Le 2 Oui, ouais. ouais. Kevin est déjà qu en quart de finale ouais. ouais. ouais. Tu es déjà en quart de finale Wouhou Caïmo Tu m'as dit ah, du coup, le plus pardon plus Le 2 Ah, je suis foutu, putain si Tu marques deux points, t'es je... en finale, sur 5 C'est okay. proche Quel qualifications a été ajouté au nom de la Macédoine depuis le 12 février 2019 du fait que la Grèce revendique avoir le sud de la région de Macédoine sur son territoire Le public se manifeste <rire> Quel qualificatif a été ajouté au nom de la Macédoine depuis le 12 février 2019 du fait que la Grèce revendique avoir le sud de la région de la Macédoine sur son territoire Pardon Le Nord Précise ta réponse. Le Nord de la Macédoine. Macédoine du Nord Non. On peut en dire combien encore <rire> Bonne réponse non, Votre la plus réponse on a dû ouais. ça, <rire> ça va c'était la même réponse Comment ouais, appelle-t-on les sens. habitants un de, un de, de la Macedône du Nord T'enculer <rire> <t 'en rire> <t 'en rire> <'en> Les Macédoniens <rire> c'est une bonne réponse oui. Mathilde Les Macédoniens du Sud Je n'en ai pas du coup <rire> oh <là. rire> de quel <rire> carré la Macédoine du Nord a elle obtenu son indépendance en 1991 <rire> Tu l'as dit tout à l'heure, c'est n'importe quoi Ah non <rire> Non T'aurais ah. pas dû l'écouter, t'aurais jamais dit le carré T'es à Qui a fait. succédé à Philippe II au trône de Macédoine en 336 avant Jésus-Christ A l'âge de 20 ans Trône qu'il a conservé jusqu'à sa mort 12 ans plus tard oh ah. Romain Ben lui le Romain le... Philippe III Pardon Philippe Non Alexandre le Grand de Macéphanie oui Alexandre le ah, Grand. Et enfin, quelle est la particularité du lac d'Oryde, situé en Macédoine du Nord, au niveau européen Il a une particularité au niveau européen, ce lac d'Oryde. Tu peux me dedans <rire> C'est le ah, Ça, c'est une particularité. <rire> <rire> un non, c'est le plus vieux lac d'Oryde. Ça se fait donc ah, quoi, 3 points. T'es ah, en finale sensé. contre Kevin. Et Kevin va faire ton ah, thème Macédoine. Bon. <rire> ton thème ah, mais <rire> <rire> je vais oh. quand même, moi. <rire> Ça sert à quoi, ah. Ça sert que, c'est très simple, si tu marques te... au moins pas, 4 points, tu choisiras si la finale se joue à la rapidité au chacun de tôt. Sinon, c'est Mathilde qui choisira. Ah ok. Bon, oui. Kevin, macédoine, en cuisine, qu'est-ce qu'une macédoine Oh, c'est mignon. C'est bon, une petite salle de légumes, là, avec des petites carottes, des machins. C'est pas très bon. Mais... <rire> Kevin, qu'est-ce qu'un légume taillé en macédoine <rire> oh, bah, million, bah <rire> non, euh, non, rigole <rire> oh, C'est des légumes coupés en carrés Kevin, quelle sauce est généralement <rire> ajoutée dans une mercédone de légumes pour obtenir une salade russe C'était comment ta sauce déjà <rire> <rire> Le Quelle sauce <rire> Bon, euh, je sais oui, pas, dans le but de mayonnaise. Bonne réponse. <rire> Kevin, quel pays donne son nom à ce plat dans les Balkans C'est-à-dire que la Macédoine dans les Balkans, elle est appelée, c'est d'après un autre pays. Quel autre pays <rire> La Macédoine Mais con. <rire> <rire> <rire> ah, c'est une question piège ouais, ouais, ouais. Non, c'est ouais. la France, on dit une salade française en, ah ouais dans les Balkans. Ah ouais, excellent. <rire> En Macédoine, du coup, tu vas manger une salade française. Personne veut le revendiquer, le truc. Non, non, c'est pas nous. Et enfin, Kevin, pour quelles raisons a-t-on nommé cette salade de légumes la Macédoine au 18e siècle, ce nom faisant référence au pays de Macédoine Si je me permets, c'est au 18e C'est au 18e, non. Pourquoi au 19e Ah ok, alors là il y a le prof d'histoire qui est chaud Il va venir nous rappeler ça oui, des... <rire> <rire> <rire> <rire> Les crudités à travers le 12e siècle Tu vas pas le prendre Je là. pense, ça... pense qu'il faut vérifier Mais au 18ème ça va être ouais, enfin, On s'en prend un peu mais l'important c'est l'idée derrière Évidemment Après je dirais j'ai déjà moins un <rire> Du coup un mmh. petit peu perturbé, tu pourrais retenir l'énoncé. Pour quelle raison a t <rire> nommé cette salade de légumes la Macédoine au 18 e ou 19 e siècle Est-ce que t'es sûr sur les dates moi, <rire> Ça a, ça a énormément. C'est notre euh... référence au pays de Macédoine. Euh... Bah bah s'ils si n'avaient aucun goût culinaire. <rire> oui, que... Attends moi je fais raconte. Oui vas-y. Parce que c'était un beau bon bordel. Oui parce que ouais, en gros c'est ça, ah c'est ouais. parce qu'il y a beaucoup de peuples différents qui cohabitaient dans le pays Donc du coup ils ont mis beaucoup de légumes qui cohabitaient Donc c'est bien 19ème si il n'y a qu'il n'y a pas besoin mais... ah J'aurais dit 19ème moi Je veux 18ème mais je te crois peut-être Moi ah, je demande l'annulation des émissions émission, émission. <rire> Ça fait donc un tout ouais, 6 points Téline, 3 points pour Mathilde ouais. et 2 points pour Charlie Charlie un dernier mot ah, Nique sa mère <rire> Les questions qui vont de 0 à 9 et qu'en rapport avec le chiffre qui la concerne. Une bonne réponse c'est un point. Le premier à 3 a gagné. Je vais demander euh, à Marie de venir, elle va choisir une question entre 0 et 9. Ouh. Ça, ça est, Sans les connaître. Rôle, elle ne lit qu'un chiffre. Ton moment Marie. C'est mon moment. Pour pas tout. tout cette est question concentre-toi calme si tu t'es demandé pourquoi. La coup, la donc tu t'as tu t'as juste un chiffre entre 0 voilà. et 9. Putain. Mais... Cette question donc euh, Marie pourra vous dire ou mentir sur ce qu'elle a dit, c'est elle qui voit. Elle peut valoir double. Je vous pose le défi de la question. Soit vous me dites, je continue, si vous répondez bien, c'est plus 2, si vous, vous, vous pas, répondez mal, c'est moins 1. Moi, Attends, ah. je suis en train un truc et tu me demander de expliquer derrière. Ah, c'est ah, pas faux, c'est pas gentil. Moi-t'il m'écoute, donc voilà, tu as compris. Soit tu continues, tu réponds bien, plus 2, tu pour mal, moins 1. Soit tu me dis, non, je, je prends pas la question et on passe à la question suivante et voilà. Et zéro point. Euh, celui qui a marqué le plus de points dans les émissions, c'est-à-dire Il y a Ah, donc ça être Charlie qui va choisir. Il y entre vous deux, là, je peux pas... Charlie, rapidité rapid on va prendre un -on tour, okay. chacun son tour Ça devrait chacun votre tour On a plus de question Comme ça il en refait plus après oui. Et du coup Charlie c'est qui qui commence Caïman Caïman tu choisis un chiffre entre 0 ah et 0 C'est mon petit poulain Je viens de dire que le toi ça me touche Je sais pas C'est vrai tu le vois, celui-là, non euh, Du coup, entre 0 et 0, le... 9. Hein, oui, suis... Alors, moi, je suis les deux. Mmh. Je vais de 5. D'accord. Que l'animal à 5 pâtes lorsque l'on parle d'une personne exceptionnelle et rare <rire> J'avais une... une vanne très à sortir <rire> Un animal qui a 5 pattes, quand, mmh. dix, quand Quand on parle d'une personne exceptionnelle est rare. T'as jamais du longtemps je pense. Ah <rire> oh, bah lui c'est un vrai. Euh... <rire> <rire> c'est un, un vrai. Un vrai quoi Un vrai galiment. Galiment J'ai vu une 5 secondes. mais je dis pas si ça. <rire> Tu euh, un, un vrai un vrai cheval à 5 pattes? Et <rire> <rire> qui avait? Mouton. Un mouton à 5 pattes. Moi je l'avais Mais j'ai perdu ah, la première manche, c'est comme une réaction, c'est quoi C'est vrai que rarement des moutons mmh. 5 pattes donc j'ai dit c'est rare. Bah, <rire> des chevaux à 5 pattes aussi. Ouais, des <rire> chevaux. <rire> c'est <Un> <rire> quoi Il y a animaux, tu as dit le truc il fallait Un, Un, cheval ça. Ça. Cheval Un cheval à. 5 pattes, il y, y a des gens qui disent ça vraiment j'ai déjà entendu là euh fond de dossier, elle t'était super. J'ai dit après. Merci ça me touche <rire> non, euh. pas celui <rire> Mathilde, un chiffre entre 0 et 0 Toi tu sais me carrer dans le sens de l'année 4 <rire> Mathilde, quelle a été la particularité politique de l'année 69 dans l'histoire romaine oh. ah. L'an 69 ah. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Toi, bien. Elle allez pour nous cette question Ah oui mais t'es pas, pas dans celle-là C'est fait exprès Non ah. <rire> <C 'est> on <cool>. va <rire> oh quand même faire <rire> un <négatif. rire> effort la naissance de je oh non mais ta <rire> gueule personne sait ça non <rire> <rire> <c> secondes <'est rire> ouais, moi j'ai le véhicule moi j'ai une petite ah, idée bah, non, ah alors je pense ah en écouter mon conseiller répond on écouter la la particularité politique oui oui de l'année 69 il a été la particularité politique de l'année 69 dans l'histoire romaine Je vois c'est là dit la 5e place. C'est tous les 833 autres. Ah, le, le vote des citoyens. Non, ton thème c'était 4. La des 4. Empres. Il y a eu quatre en différents. Oui. Mais oui, mais ah oui, qu'est-ce que tu putain Mais quelle est conne. 0 0. Je rappelle. Ouais, petit oui. trait. Ah oui, c'est ça. à 0 0 de la finale, c'est Charlie qui gagne. C'est le troisième qui gagne. Si je cesse de souffler la pompe 0. 1, elle gagne. Voilà. Ah ouais. On peut faire ça, ouais. On peut elle peut gagner en étant zéro et moi j'ai -1 par exemple. Et non, parce que là c'est Charlie qui gagne. Non, Elle gagne si à 0 0, tu as dit. Ouais, si tu as souffles une réponse. Bah là, c'est oui, a... à moi, moi. Oui, mais la même sans... du coup Bah oui. c'est voilà. ah, okay. ah, ah, oui. pas OK. Ah, là je gêne C'est la question ça <rire> ou Kevin. Achetez <rire> 309 et parlez 405. Bonjour. Euh... Appelez tot dit. Peut-être la chose que je fais dire. Merci. Vraiment. Ça va, ça le coup le 6. Le 6. Dans quel parc d'attraction français un faucon a-t-il entraîné six corbeaux à ramasser les mégots et autres petits déchets laissés par les touristes Puis Il faut, oui, oui. ma réponse. Oh Allez oui, trop facile, c'est le euh, il y a des faucons. Le parc des oiseaux. Il y a les donbes. Tu aurais dit que le un chou exceptionnel. Les pélicans, quand ils volent la nuit. Oui, qu'ils arrivent. Le 29. C'est pas public. C'est pas public. De quelle ville asiatique <rire> le bombardement de la nuit du 9 au 10 mars 1945, <rire> fut il le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale Ah, ouais, je sais. Hiroshima. <rire> non. Torabor. Non. Torabor, <rire> Nagasaki Tokyo. Ah, OK. Ah. Et Hiroshima. Vraiment... Ouais, Kevin, bon ouais. un chiffre en 309. 8 Il reste quoi du coup Il reste 0 1 2 3 7 1. D'accord. C'est plus ta ben allez, on va y aller pour euh... oh, le 9. <rire> <rire> Ça va le, le faire. Et ben, le 8. 0 1 9 7 7, 7, 7, 7 7 8. Alors moi j'ai pu changer tout à l'heure. Bon bah le 8 c'est la question double. Ah. Le, le 8 ou le 7 ouais. Le 8. Okay. Donc Kylis c'est très simple. Je te pose le vide la question. De quelle espèce animale un spécimen nouveau a été observé en Corse Soit tu me dis, je je veux la suite de la question, si tu réponds bien c'est plus 2, tu as gagné, si tu réponds mal c'est moins 1, tu retombes à 0. Et du coup je peux gagner. Soit, tu me dis j'arrête, on laisse tomber cette question, et Mathilde, on passe à la suivante avec Mathilde, etc. Alors, en gros, par, en fait, dans la deuxième moitié, <rire> oui, tu seras obligé de répondre. Je suis répondre, ou alors tu réponds ça, rien, t'as moins en... j'ai dans le cul quoi. Voilà. Ou alors tu dis je laisse tomber, on passe à la, à la question suivante. Une nouvelle espèce découverte en corse mmh. De quelle espèce animale un espécimen nouveau a été déco observé en... Non, je laisse tomber. Je laisse tomber Quelqu'un l'avait comme ça Est-ce le... que je peux le... tenter maintenant Ouais, vas-y. Ben attends, je peux dire la suite Le nom ah, ouais, de cet animal étant composé du terme de chat suivi du nom de l'animal auquel il ressemble du fait de sa taille, 90 cm, de sa longue queue, et de ses canines très développées, et de la couleur de ses poils. C'était le chat... Caïman. Ch... Non, le chat Renard. Le chat Renard. Ouais. Bon, bah, sans regarder. Mathilde, des... il te reste 0, fésiles. 1, 2, 3, 7. Le Ouais, c'est un chat Renard. Ouais. Je pourrais te dire qu'ils sont vieux en fait. Non. On a il y avait une prime pour le mec qui trouvait une belle question. Ils ont croisé Le 2. Ah, la date de naissance du Kévin. non, tu as pris le C'est juste de l'humiliation, hein, Dans quelle chanson de Francis Cabrel entendant en oh, les chance. paroles « Ce soir, la femme du torero dormira sur ses oreilles » La corrida. Bonne réponse. Ouh. À partout. Aïe, aïe, aïe. Là, tu là, je vais cache-cou. Kevin. Putain, de comme ça. Zéro. Ah, Taillement. Zéro <rire> à 3, 7. 7. Quel sport se jouait initialement à 11 contrôles sur des terrains avec pelouse de taille semblable... Avec une pelouse de taille semblable à celui... À la... Voilà. T-Sports <rire> jouait initialement En 11 contre 11 sur des terrains Avec pelouse de taille semblable à celui du foot Ou du rugby Notamment aux Jeux Olympiques de 1936 Avant de se pratiquer en salle à 7 contre 7 Le, le Humble. Humble. handball Bonne réponse 2-1 Mathilde 2-0-1-3 En cyclisme Qu'est-ce que le kilomètre 0 <rire> dans le début. Non c'est ça. Moi je pense que c'est ça. Mais non, mais c'était là. C'est le kilomètre de départ. Le... la ligne de départ. Alors, je donne de, de préciser la réponse. Oh, je sais pas, ah tu je sais, sais, sais je ça moi. Ouais, oui, mais c'est Oui Ah oui, alors, eux, ils... le moment du départ. C'est le c'est le on est, le... le... est le... mettre Ah ça c'est ah, le C'est le... juste avant le kilomètre, ça, <rire> <rire> le kilomètre 0, c'est euh... La... le temps de distance entre le départ et le, le franchissement du premier kilomètre en fait on se fiche si un départ fictif où il roule tranquillement et ensuite il y a un départ officiel avec un drapeau et là il peut commencer à attaquer. Ça dépend, généralement ils sortent d'une ville et de la ville, là c'est le kilomètre zéro. Ah bah c'est connaissait ça, tu connaissais pas. Kéline pour la victoire Oui. Je vois qu'il y a 2 1 et il reste deux questions. Et s'il y a 2 doux dans la merde parce que vous avez marqué autant de points tous les deux dans l'histoire Du coup c'est moi qui gagne. Donc, du coup, reste. on va déjà voir ce que fait kevin Un ou 3 Un ou trois 1 3 pas de nord-ouest De a lui qui ne parle pas de nord <rire> <rire> Allez, un 3 trois. Deux secondes, putain. Tu as déjà gagné une des émissions, trois là. Tu ne me demandes pas d'aller Tu as déjà gagné des émissions, putain. Vas-y, la trois. <rire> Quel membre des, des, Beatles, des Beatles Quel membre des Beatles est l'unique détenteur d'un disque d'or <rire> <rire> Quel membre des Beatles est l'unique détenteur d'un disque de rhodium qui lui a été remis en 1979 pour avoir vendu 200 millions de disques à l'époque Tu te Putain, ouais, euh... bah oui, oui exactement. Oh, <rire> bah, on va pas se mentir. <rire> je veux dire seul que je connais hein, John Lennon, voilà. <rire> C'était Paul le McCartney. <rire> <rire> celui qui joue à la guitare la basse Rires <Okay>. <rire> Et c'est vraiment la basse intérieure. Ça nous fait donc 2-1 pour Kimi Ah ouais je suis embêté là C'est là qu'on a, qu a de testé un peu là. les... Ah bah, as Ah c'est quelqu'un Non non non, sort de question C'est bien de se à la centième partie C'est <rire> mal fait ouais, <rire> <rire> Non c'est le moment il Mais te te au pire t'en remets une après tu souffles la question tu remets... Ah oui ça Tu remets une question de rapidité Non on va la faire à la rapidité Bon c'est le bras de faire Ah ouais Allez. Alors alors pourquoi il y a une question <rire> Ouais, ouais c non c'est vrai Allez. Si... On te le fait Mathilde s'il te plaît réponds mal sinon c'est la merde Mais <rire> non mais <'est> <rire> ah ah, s'il y a de dos Non s'il y a de dos Vieux pierre-fus-ciseau vocal Vocal parce qu'on peut pas ah ouais. faire ça à la main Parce que bon ouais, les gens Bref euh, à faut pas répondre Mathilde Quels sont les deux Oscars Quels sont les deux Oscars Pour lesquels seulement trois personnes personnalités Ont été nommées dans une même cérémonie Et pour un même film Ces trois personnalités étant Charlie Chaplin, Sylvester Stallone et Orson Welles. Okay. Oui. Donc ces trois, ils ont été nommés pour et deux Oscars peux. différents dans une même cérémonie. Deux Oscars, c'est deux catégories. Mmh, c'est ça. Quoi et pour un même film. Pour un même film, ah. ils ont été nommés ah oui, dans deux catégories différentes. Genre meilleur second rôle féminin et... et meilleur euh, second rôle masculin. Salon, ouais. euh, oh, meilleur, meilleur film. film. <rire> s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît. Meilleur film et meilleur... Le premier rôle. Alors, c'était que... meilleur acteur et meilleur scénario original. Oh, ça va. Ah oh pas, a... pas <rire> moi Et donc, c'est victoire, Décaillement du, du 39. Allez ouais Décaillement. Albert, le connais. c'est Incroyable ce spectacle. Euh Baptiste, tu as été qualifié en quart de finale. Félicitations pour Mais notre ça, participation. C'est ça, c'est <rire> faut viser le plus haut. Le plus euh, haut un dernier mot sur ta prestation Merci. Euh, si. <rire> ah, de ah, rien, dans un un plaisir. Mois. Et le vainqueur de ce magnifique porte-coups qu'on mettra sur Facebook, bien sûr. <rire> euh, Mais on voyait pas le petit soleil à la bougie. Ah, oui, bah, euh, Il y a des petits soleils. Tu... C'est ouais, le soleil de ma vie que tu Tu es le crédit de mes ennuis. Bravo Kevin, un dernier mot Je pourrais pas lui donner de manière un peu officielle <rire> euh, <rire> il... il va l'oublier chez moi ouais, pas... du coup d'ailleurs je t'ai te rentré mouchoir <rire> j'ai vu <ça>. <rire> <mis>, nos <en rire> derniers <rire> mots euh, rendez-vous euh, en quart je suis réchaud c'est parti on <rire> <réchou> <rire> bon on fera du camping super il va le faire il va se moucher dedans putain. on se retrouve euh... alors oui vous pouvez nous retrouver sur potcloud spotify facebook twitter youtube et plein d'autres plateformes surtout les réseaux plateforme... Euh, euh, Internet ah, Une euh, plateforme Internet, par exemple, oui. Une plateforme... U-Torrent. Euh, U-Torrent. Ah, ah, ah oui, quand même. On se retrouve dans 10 jours pour le 8e de finale numéro 6 et savoir qui va affronter Kevin et Matisse en quart de finale. En attendant, gardez la pêche. Et, et n'avalez pas le maillot